Bonjour chers auditeurs. Dra Radio. Bonjour chers auditeurs. Moi, Catherine et mes deux amis, Denise et Nicole, nous vous invitons au rendez-vous avec le français. Ya Catherine, Imaïd Drzia, Denise et Nicole priглаcha votrestrich Moi Catherine et mes deux amis, Denise et Nicole, nous vous invitons au rendez-vous avec le français comment ça va mes chers amis comment ça va mes chers amis merci ça va très bien et vous comment allez-vous merci ça va très bien et vous comment allez-vous ça va merci ça va merci quoi de neuf jet quoi de neuf Nicole et moi nous avons composé une poésie parlant des jours de la semaine. Николя и я сочинили стихотворение о днях недели. Nicole et moi nous avons composé une poésie parlant des jours de la semaine. Oh, bravo! Bravo! Oh, bravo! Chapeau! Поздравляю! Chapeau! Voulez-vous la réciter? Расскажите его, пожалуйста. Voulez-vous la réciter? Avec plaisir. Davolstvem. Avec plaisir. Et mardi, il faut bien travailler. И в понедельник, и во вторник нужно поработать. Mercredi et jeudi, nous allons nous baigner. В среду и в четверг мы идём купаться. Vendredi et samedi, on est plus étourdi. В пятницу и в субботу мы настроены более легко. Et dimanche, on nous donne carte blanche. À vos crises, nous avons préstabli un peu le Et lundi et mardi, il faut bien travailler. Mercredi et jeudi, nous allons nous baigner. Vendredi et samedi, on est plus étourdi. Et dimanche, on nous donne carte blanche. Et que faites-vous quand on vous donne carte blanche qu'est-ce ah, que vous faites quand vous vous donnez une bonne liberté de l'action Et que faites-vous quand on vous donne carte blanche Nous sommes en hiver, c'est quasiment. Nous sommes en hiver. J'aime bien faire du ski à la campagne. Je veux bien, bien faire du ski à la campagne. La nature est si belle. La nature est si belle. En hiver, tous les théâtres sont ouverts. Tandis qu'en été, ils sont en tournée. Zимой все театры открыты. sont en tournée. En hiver, tous les théâtres sont ouverts. Tandis qu'en été, ils sont en tournée. J'aime beaucoup le théâtre et j'y vais souvent en hiver. Я очень люблю театр и часто хожу туда J'aime beaucoup le théâtre et j'y vais souvent en hiver. Quand finit votre année scolaire? Quand, Quand finit votre année scolaire? Au printemps, à la fin du mois de mai. Au printemps, à la fin du mois de mai. Et en automne, le 1er septembre, c'est la rentrée. A 1er septembre, c'est la rentrée. Et en automne, le 1er septembre, c'est la rentrée. Nous recommençons nos études après les grandes vacances. Nous recommençons nos études après les grandes vacances. Quelle est votre saison préférée? Quelle est votre saison préférée? L'hiver, le printemps, l'été ou l'automne? Zima, visna, l'été et l'eau L'hiver, le printemps, l'été ou l'automne? Je préfère le printemps à toutes les saisons. Je préfère le printemps à toutes les saisons. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Parce que le ciel est bleu, le soleil brille, le temps est beau au printemps, tout fleurit. Parce que le ciel est bleu, le soleil brille, Le temps est beau au printemps. Tout fleurit. En été, il fait beau aussi. Летом En été, il fait beau aussi. Il fait chaud. Tiplot. Il fait chaud. On peut se baigner. Можно купаться. On peut se baigner. J'aime me baigner. Я люблю купаться. J'aime me baigner. baigner. baigner. baigner. Voulez-vous raconter un conte sur une baignade? Хотите рассказать сказку об одном купании? Voulez-vous raconter un conte sur une baignade? Oh oui, on le voudrait bien. Oh, oh, oh oui, on le voudrait bien. Alors, racontons-le, mes amis. Alors, racontons-le, mes amis. Il était une fois un jeune gentilhomme. Il était une fois un jeune gentilhomme. Il aimait prendre son arc et ses flèches montait son cheval blanc et partait relever du soleil, chasser les bêtes sauvages dans la forêt. Le bêle, on faisait flouk et strêle, virchoum, nous voyais bêle et l'ochade, achotait-se v'lisou, n'adique-ils vireille. Il aimait prendre son arc et ses flèches, montait son cheval blanc et partait relever du soleil, chasser les bêtes sauvages dans la forêt. Un jour, il a vu trois signes qui s'étaient posés sur un lac. Un jour, il a vu trois signes qui s'étaient Un jour, il a vu trois signes qui s'étaient posés sur un lac. Chaque signe avait quitté son duvet de plumes blanches et s'était transformé en une belle jeune fille. Chaque signe avait quitté son duvet de plumes blanches et s'était transformé en une belle jeune fille. Celle sur laquelle il avait pointé sa flèche était la plus adorable des trois ta, на которую он нацелил свою стрелу, была самая прелестная из трёх. Celle sur laquelle il avait pointé sa flèche était la plus adorable des trois. Ses cheveux étaient dorés comme le soleil levant. Ses cheveux byli zlatistyye kak voskhodyashcheye solntse. Ses cheveux étaient dorés comme le soleil levant. Quand le jeune homme l'a vu, il a su que dès lors, elle ne pourrait cesser de l'aimer. Quand Junoche l'a vu, il a vu qu'elle ne pouvait pas l'aimer. Quand le jeune homme l'a vu, il a su que dès lors, elle ne pourrait cesser de l'aimer. Redévenue signe, la jeune fille s'est envolée avec ses deux sœurs. Ce nouveau prévératif chez le bébé, des dévouches collettées avec deux sœurs. Redévenue signe, la jeune fille s'est envolée avec ses deux sœurs le jeune homme était si charmé par la beauté de la belle qu'il est resté sur le bord du lac durant toute la journée et la journée suivante en attendant son retour le jeune homme était si charmé par la beauté de la belle qu'il est resté sur le bord du lac durant toute la journée et la journée suivante en attendant son retour. C'est au coucher du soleil, le second soir, qu'il a entendu à nouveau en battement d'ail et a vu les signes se poser sur l'eau. Dans le sol et le sonne, le deuxième soir, il a encore écouté les mâches et les grilles l'eau. C'est au coucher du soleil le second soir qu'il a entendu à nouveau en battement d'ailes et a vu les signes se poser sur l'eau. Cette fois-ci, il a bien regardé à quel endroit les trois jolies demoiselles déposaient leur habit de plumes. Et dès que ce sont jetées dans l'eau, il a caché l'habit de la jeune fille qu'il aimait. Votre trace, on zappelait le mixte, où ces trois belles filles collèrent leurs adhérents. Et, dès qu'ils brûlent le vent, on se prête l'hôtel de la fille qui était plus belle. Cette fois-ci, il a bien regardé à quel endroit les trois jolies demoiselles déposaient leur habits de plumes. Et dès qu'ils se sont jetées dans l'eau, il a caché l'habit de la jeune fille, qui l'aimait. Peu de temps après, il a vu des signes s'envoler, mais la troisième créature restait en arrière. Через некоторое время он увидел, как два лебедя улетели, а третья девушка осталась. Пусть лет назад, она была в виду сезона, но третья крылья осталась вверх. Она фуяла вегетацию с суважением у ребенка потерянного ребенка. Она что-то искала в зарослях с испуганным взглядом потерянного ребенка. Elle fouillait la végétation avec le regard sauvage d'un enfant perdu. Enfin, elle s'est approchée de lui et s'est mise à genoux, le priant de lui rendre son menton pour qu'elle puisse s'envoler elle aussi. N'est-ce enfin, pas, Bidnashka s'est venu à l'un et s'est resté devant lui sur le calme. Au mal à lui, lui revenir, Enfin, elle s'est approchée de lui et s'est mise à genoux, le priant de lui rendre son manteau pour qu'elle puisse s'envoler elle aussi. « Non, ne me demandez pas cela. » Lui a répondu, le jeune homme, en l'aidant à se relever, « Je ne puis vivre sans vous. »« Non, ne me demandez pas cela. »« Non, ne me demandez pas cela. »« Je ne peux vivre sans vous. »« Non, ne me demandez pas cela. » Lui a répondu, le jeune homme, « En l'aidant à se relever, je ne puis vivre sans vous. » Il l'a porté tendrement dans ses bras, l'a fait asseoir près de lui sur son cheval et entrer au château avec elle. « On n'a pas été fait, il a été fait pour le château et il a été fait pour Il l'a porté tendrement dans ses bras, l'a fait asseoir près de lui sur son cheval et entrer au château avec elle. Peu de temps après, Elle est, sa femme. Est pas, elle est devenue sa femme. Peu de temps après, elle est devenue sa femme. Pendant de nombreuses années, leur vie ont été comblées de bonheur et leur foyer enrichi de beaucoup d'enfants. De de de Pendant de nombreuses années, leur vie ont été comblées de bonheur et ils ont eu beaucoup d'enfants et leur foyer enrichi de beaucoup d'enfants. Mais un jour, la belle a été étirée par une corde invisible jusqu'à la plus haute tour du château ou dans un coffre en bois et la découverte en bel habit de plumes. Mais un jour, une vie de, de ma fille a permis la belle-mère d'aider à la haine de la haine de la haine où,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 В воскресенье она набросила на себя те одежды и снова превратилась в великолепного лебедя. Elle revoyait et se glissait dedans et sur l'instant elle se transformait de nouveau en un cygne magnifique. Déployant ses ailes, elle s'est envolée par la fenêtre, s'élevait haut dans les airs, par delà des tours du château. Развернув свои крылья, она вылетела в окно и поднялась высоко в воздух над башнями замка dépliant ses ailes, elle s'est envolée par la fenêtre, s'élevée haut dans les airs, par-delà des tours du château. On ne l'a revue jamais. Boucher, j'ai vu, on ne l'a revue jamais. Voilà, le conte est fini. Voilà, le conte est fini. Chers auditeurs, quel ballet vous rappelle le sujet de ce conte? Dereghez radioslouchateli, какой ballet вам напоминает le sujet de Chers auditeurs quel ballet vous rappelle le sujet de ce conte quel compositeur russe a écrit ce ballet Quel compositeur russe a écrit ce ballet, quel russe a écrit ce ballet? quelle saison de l'année vous préférez et pourquoi quelle saison de l'année vous préférez et pourquoi nous serions très heureux si vous composiez une poésie où il s'agit des jours de la semaine ou des saisons de l'année. Nous serions très heureux si vous composiez une poésie où il s'agit des jours de la semaine ou des saisons de l'année. Au revoir, chers auditeurs, et bonne chance! До свидания, дорогие радиослушатели. Желаем удачи. Au revoir, chers auditeurs, и bonne chance. Au revoir, chers amis. До свидания, дорогие друзья. Au revoir, chers amis. À bientôt. До скорой встречи. À bientôt. À bientôt.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 Et je me souviens je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là il y a un an, il y a un siècle il y a une éternité on ira où tu voudras quand tu voudras et l'on s'amera encore lorsque l'amour sera mort toute la vie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 L'on s'amera encore Lorsque l'amour sera mort Toute la vie Sera pareille à ce matin A couleur De l'été indien